Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, nous t'avons certes accordé l'abondance, accomplis la salate pour ton Seigneur, et sacrifie, celui qui te hait sera certes sans postérité.